Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?»« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. »« C'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. »« Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Croyez du moins à cause de ses œuvres. »« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais » et il en fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur qui demeurera éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne... Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici.